Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2015 et nous fêtons les Gabins. Car oui, Gabin n'est pas associé à tas de beaux yeux, tu sais, mais aussi à un prénom. D'ailleurs, la fille de la cousine de mon père a un fils qui s'appelle Gabin et qu'elle a eu avec le fils du voisin des parents de ma mère. Enfin bref. Le 19 février 197 a changé la face du monde, car oui, c'est ce jour-là que 7ème sévère général de l'armée romaine bat le gouverneur de Bretagne, Claudius Albinus, à Lyon. Si l'issue de la bataille avait été autre et que le général du Danube n'avait pu descendre imposer son dictat à Rome faute à la perte de son coup tranché par le vainqueur de l'île de Bretagne, ce serait ce dernier Claudius Albinus qui serait descendu victorieux dans la future Italie et aurait été sacré empereur. Dans ses bagages, le gouverneur aurait apporté nombreux celtes qui se seraient multipliés au fil des générations, imposant ainsi leurs mœurs, mais aussi leur langue, dans la capitale de l'Empire et changeant à jamais le cours de l'histoire. Le latin aurait donc progressivement disparu au profit de la vieille langue du continent et aujourd'hui ce serait le breton, la langue la plus parlée à travers l'Europe. Bon aussi... Si septième sévère était mort ce jour-là, il est certain que le mot sévère serait aujourd'hui employé à la place du mot martyr, et non pas pour désigner une personne avec un caractère autoritaire. Rendez-vous demain pour une nouvelle vue chronique, que se serait-il passé un 20 février